Ma foi dans le paradis et l'enfer. Les gens du paradis visitent et se réunissent davantage sur le Seigneur des mondes, alors ils les augmentent de sa générosité et de sa bénédiction.